Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Bienvenue à cette grande édition de cette mi-journée du 10 septembre 2021. Voici tout de suite les grandes articulations. La campagne de dépistage au Covid-19 pour les élèves fréquentant les écoles à régime d'internat a commencé ce vendredi dans tout le pays. Angosie, cinq centres ont été disponibilisés pour cette activité. Le président de la République a lancé officiellement les travaux du recensement général de la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage de 2022. Cette activité va coûter plus de 40 milliards de francs burundais. Et le ministère en charge de la gestion du carburant promet de faire un suivi quotidien de l'importation et de la commercialisation du carburant. Dans la chronique environnement, nous parlerons de la cohabitation conflictuelle du parc de la Rouvoubou avec la population environnante. Je venais de vous le dire, euh, nous commençons ce journal par euh, notre correspondant à Ngozi Apollinaire Mouzagara, qui nous rapporte que cinq centres de dépistage du Covid-19 ont été ouverts ce vendredi pour les élèves et le personnel des établissements secondaires à régime d'internat dans cette province d'Ngozi au stade Agassaka près du cabinet du gouverneur. Une centaine d'élèves, policiers et autres citoyens faisaient la queue vers 9h. Et certains de ces habitants d'Ongozi, non-élèves, ont indiqué qu'ils sont venus se faire dépister parce qu'un de leurs membres, de, de leur famille, a été testé positif hier au Covid-19. Apollinaire Mouzagara. Le de ces élèves, de des écoles se fait au Tadagasaka aux hôpitaux de Kiremba, au CNI, niveau en province Ngozi. Cette activité a commencé à 9h30, à ce stade, où on a constaté une forte affluence de ces élèves, mais aussi des policiers, dont le gros, sont ceux en formation au centre d'instruction d'Ongozi et de simples citoyens vers 9h. Ils étaient entre 100 et 150 personnes à ce stade, même si la population des Irans, le députage, n'ont cessé d'arriver. L'équipe dépêchée pour cette activité n'était pas inquiétée par cette forte affluence, indiquant que le personnel et le matériel sont suffisants. Ces personnes se seraient sur les fils indiennes, certaines même sans masque. Le personnel médical tentait de les espacer, mais en vain, car certains ne voulaient pas d'espace libre pour ne pas être dépassés. Ceux qui ne sont pas des élèves indiquent qu'ils sont venus se faire députer par peur, car un de leurs a été testé positif au COVID-19 à l'hôpital autonome d'Ongozi, où selon ces derniers, 34 personnes ont été testées positives ce le jeu. Le dépistage de ces élèves internes se poursuit dimanche. ce dimanche. D'Ongozi, Apolinaire Mouzagara, Radio Sangani. Merci Apolinaire Mouzagara, rectificatif. Cette campagne de dépistage au COVID-19 des élèves fréquentant les écoles à régime d'internat se fait à partir d'aujourd'hui, donc le 10, jusqu'au 14 septembre 2021. Dans la suite de ce journal, je vous le, dis de, de, je vous le disais dans le titre, le ministère ayant la gestion du carburant dans ses attributions compte effectuer le suivi quotidien de l'importation et de la commercialisation du carburant. Léonidas Sindaigea, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, le dit après la pénurie du carburant observée au cours de, de ces deux dernières semaines. Il affirme que ce secteur connaît pas mal de défis, mais qui sont en train d'être résolus. Concernant le monopole dans l'importation du carburant, il le nie appelant plutôt d'autres à investir dans ce secteur. Écoutez-le. Nous avons fait une réunion avec les importateurs de produits pétroliers ce lundi et euh, il a été constaté que le secteur est vraiment euh, hanté par un certain nombre de problèmes, dont notamment euh, ces importateurs agréés qui ont le droit d'importer euh, le carburant et les produits pétroliers, qui utilisent ces fonds à autre chose. On a décelé quelques deux sociétés qui ont utilisé ces fonds alloués à l'importation du carburant, ont été utilisés à autre chose. Nous avons constaté également que de notre côté, au niveau du ministère, le suivi doit être amélioré au jour le jour. Et nous avons constaté également que certains importateurs ne servent que ce qu'ils appellent leurs clients privilégiés et les stations listées comme n'étant pas clients ne bénéficient pas du carburant. Nous avons constaté que le gouvernement n'a pas encore opérationnalisé Est ce que nous pourrons appeler système de stock stratégique. Nous avons décidé comme stratégie d'exiger les importateurs d'utiliser les fonds qui sont alloués à l'importation du carburant. Et nous sommes engagés que nous puissions suivre au jour le jour, de connaître la quantité de carburant importé de connaître celle qui a été dédouanée, de connaître les quantités distribuées par jour et les quantités restantes dans les stations de service. Enfin, vis-à-vis -vis du stock stratégique, nous sommes convenus que le ministère va approcher les autres institutions pour qu'effectivement ce stock stratégique soit constitué. Le recensement général de la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage de 2022 va permettre à l'État et à ses partenaires d'appuyer les programmes de développement. Ça a été dit ce vendredi par le président de la République lors du lancement officiel des travaux de ce recensement. Le directeur général de l'Istebou a indiqué que cette activité va coûter plus de 40 milliards de francs burundais. Arthur Kavaouch. Ce quatrième recensement de la population de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage de 2022 aura une particularité car il inclut l'agriculture et l'élevage. Lors du lancement officiel de ce recensement, le président de la République, Evariste Ndaïchimie, a souligné que ça va leur aider à savoir comment appuyer les projets de développement. Ce recensement va être une occasion de connaître la réalité de la vie, de nos citoyens. Nous allons avoir des chiffres, cette fois-ci objectifs, qui vont nous aider à connaître le personnel à aligner sur le faute de la lutte contre la pauvreté. Pour le gouvernement, ce sera une occasion d'évaluer ce à quoi a servi l'objet qui est toujours voté chaque année. Mais aussi pour les partenaires, ce sera une occasion d'évaluer les résultats de leurs efforts. Le directeur général l'Istébou, Nicolas Ndaïchimie, a indiqué que cette activité va coûter plus de 40 milliards de francs bou Le coût de ce recensement est de 48 566 797 000 francs bou Ce budget a été voté vu que ce recensement va durer 5 ans sur une population de 12 800 000. Au Burundi, il a déjà été organisé trois recensements en 1979, 1990 et 2008. Arthur euh, Kawabushi, signature ce vendredi d'un accord euh, sur le programme d'assistance alimentaire du riz entre l'ambassadeur du Japon au Burundi et le représentant du PAM. Ce programme va aider 92 000 écoliers et écolières des provinces Kilundongozi et Muyinga. Selon l'ambassadeur du Japon, ce projet vise à garantir le maintien et le renforcement des services nutritionnels et scolaires dans les provinces les plus vulnérables. Le représentant du ministère de l'Éducation remercie le gouvernement du Japon et a demandé de penser aux autres écoles. Du pays. Suivez Hermenegir de Borikouki. Un don de 1,250 millions de dollars destiné à couvrir l'alimentation des cantines scolaires dans les provinces de Ngozi, Muyinga et Kirundo. Nous nous réjouissons alors des relations de coopération qui existent entre le pays, le Burundi et le Japon. Mais le programme, jusqu'à présent, il n'a pas encore atteint toute la population scolaire. C'est pour cette raison que je profite de cette occasion pour vous demander, une fois, de continuer à fournir des efforts pour appuyer, si c'est possible, toute la population scolaire afin que tous les enfants du pays puissent bénéficier de cette alimentation scolaire comme tout le monde le sait, une alimentation qui permet d'améliorer le rendement scolaire. Et l'envie d'une richesse en bas âge, c'est l'une des principales causes d'abandon scolaire chez les mineurs de la colline Kamaramagambo en commune Outi de leur province Muyinga. Ceux-ci s'intéressent aux activités d'extraction des minéraux. L'administration communale s'inquiète de l'absence d'une loi relative à l'interdiction des mineurs dans cette activité. Ngarou Bon Salvatore, conseiller chargé des affaires sociales à Outi a fait savoir qu'on sensibilise souvent les coopératives opérant dans ce secteur à ne pas y impliquer les mineurs. Omer Douayou ces enfants impliqués dans les activités de panache des minerais informent qu'ils le font en dehors des aires de classe. Mais quand le gain devient considérable, la plupart abandonnent l'école. Je ne te dis pas. Mes parents ont manqué les frais d'inscription. J'ai 14 ans. Je nettoie les minerais. Quelques fois, on gagne de l'argent. D'autres fois, on rentre sans rien trouver. Un jour, j'ai eu 50 000 francs burundais. Je me suis acheté des habits. Je fréquente la 8e année au lycée communal Kamaragma Je nettoie les mines pour trouver de l'argent. Ce petit tapis Petit. des fois on reçoit 5 000 francs voire même jusqu'à 20 ou 50 000 francs. Le soif de s'enrichir fait que les élèves préfèrent l'extraction de l'or au détriment de l'école indique le conseiller de l'administrateur chargé des affaires sociales. Les enfants se trouvent dans la communauté comme toute autre personne, après avoir vu le mode de vie de ces gens qui exploitent les minéraux, eux aussi empruntent cette voie et constatent que la meilleure voie pour avoir une bonne vie, c'est l'exploitation des minéraux. Cet administratif fait savoir qu'interdire les coopératives à employer les enfants reste la principale préoccupation de l'administration. Ce que nous faisons, nous, en tant que les administratifs, ce n'est que la sensibilisation. Nous devons sensibiliser les représentants des coopératives qui exploitent les minéraux de ne pas engager dans les coopératives les enfants mineurs, plutôt les envoyer dans des écoles. Même si les effectifs d'abandon scolaire ne sont pas jusque-là disponibles, la direction provinciale de l'éducation reconnaît que l'opanage des minerais par les mineurs demeure la principale cause d'abandon scolaire à Boutihida. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h09 à Boujoumboura. Les deux barreaux vont conjuguer les efforts pour redresser les avocats égarés dans les cérémonies d'ouverture de l'année judiciaire 2020-2021. Ce vendredi, Maître jean Boscovi Grimana, le bâtonnier de Gitega, indique que pour cette année, les deux barreaux se sont unis pour relever les défis qui se sont manifestés dans le secteur de la justice. On l'écoute. Nous avons compris que seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin et nous voudrions aller loin. Nous avons compris qu'il y a des questions comme les questions d'éthique, de déontologie, de formation qui ne peuvent pas être menées à bon port sans le concours des deux barreaux. Nous avons compris aussi que les partenaires qui nous aident à voler au secours des populations vulnérables sans possibilité de se payer un avocat, qu'ensemble nous pouvons travailler efficacement pour voler au secours à ces populations. Et c'est pourquoi nous sommes dit que pour pouvoir bien travailler, il faut être ensemble. Enfin, il y a des cadres de charlatans qui se disent avocats et qui achètent même des tôt pour prétendre être avocats. Et qui, une fois surpris, se disent je suis de tel barreau s'ils si entendent que vous n'êtes pas du même barreau. Si vous dites que vous êtes du barreau de Bitega, du... ils vous diront qu'ils sont du barreau de Bujumbura et vice-versa. Ensemble, nous pouvons identifier et trouver des solutions ensemble pour combattre des fléaux comme celui-là. Parce que, par exemple, la corruption. Si les avocats, les barreaux, ne se mettent pas ensemble pour la combattre, bah, la profession peut même disparaître. Un justiciable peut se dire « Pourquoi payer un avocat quand je peux acheter un juge ?» Donc, c'est dire qu'ensemble, nous pouvons arrêter des stratégies ensemble et, et nous envisageons même mettre sur pied un comité disciplinaire Des deux barreaux pour l'identifier et sévile contre un écart de comportement professionnel. Maître Jean bosco Grimana, bâtonnier de l'ordre des avocats de Gitega. Une personne a été grièvement blessée, deux autres portées disparues lors d'une attaque d'un hippopotame dans les eaux du lac Ruguero du côté de Nyagisozi en commune de Boussoni. Les militaires, les, les agents, de la, les soldats de la marine militaire sont à la recherche de ces disparus. Abraham Safari. Comme le précise la population de sozi commune de Wussoni, est confirmée par l'administrateur de cette commune, Dispensavimaana, Savimana, quatre pêcheurs, étaient en train de pêcher dans le lac Ergueru du côté d'Onyagi-Sozi vers 19h de ce jeudi. Un hippopotame les a surpris et a renversé la pirogue et tous sont tombés dans le lac. L'hippopotame a grièvement blessé un parmi les quatre et il a même risqué de couper sa jambe. Deux autres sont portés disparus, selon les mêmes sources, les militaires sous-marins ont pu sauver une personne et ils continuent à chercher les dépouilles des autres. Le responsable provincial chargé de la protection des zones aquatiques dans les lacs du nord, Manarillo Diomède, demande à la population vivante ou proche du lac Ergueru d'être prudente ces jours-ci et surtout éviter d'approcher les rives du lac surtout quand un hippopotame a été tué par un autre lors d'un combat entre eux. D'ailleurs, la population sur place signale que l'autre hippopotame serait mort car ils l'ont vu ce jeudi dans un état d'agonie. Le responsable demande également à l'administration de fournir à temps des informations si jamais il remarque un hippopotame solitaire qui s'est désolidarisé avec le groupe car il devient plus furieux et agressif. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio, Isanganiro. Merci Abraham Safari. Des entraînements intensifs sur la distance de 5000 mètres, voilà l'atout qui aide l'athlète burundaise Francine Niosava à décrocher beaucoup de médailles dans les compétitions internationales. Notamment d'un monde de ligue, c'est l'explication donnée par le président de la Fédération burundaise d'athlétisme, ambassadeur Dieudonné Kuisera, qui fait savoir qu'au sein de la Fédération, on est content, euh, on est content euh, suite aux performances de cet athlète et en précisant qu'on va continuer à appuyer les talents de Francine. Suivez. J'ai apprécié beaucoup les performances qu'elle a enregistrées cette année, à commencer par les 3000 mètres où l'équipe est la première place au niveau mondial et puis les 5000 mètres où elle a remporté la plupart des courses dans lesquelles elle a disputé. Donc actuellement, elle est classée numéro 1 sur les 2 miles avec un chrono de 900.75 et l'équipe aussi la première place au niveau mondial sur le 3000 mètres avec une performance de 8. 19-08 et surtout sa meilleure performance qu'elle vient d'enregistrer au sein de Derman League lors de la course du 5000 mètres. Et là, elle devient la première athlète burundaise, tout genre confondu, à remporter une telle compétition. Et quelles sont les stratégies qu'elle est en train d'utiliser pour afficher ses performances Les stratégies qu'elle occupe, qu étant donné qu'elle n'est pas encore spécialiste de, ni de 3000 mm ni de 5000 mm ni de 10000 mm elle est en train d'apprendre et les autres. D'autres concurrentes sont expérimentées, si je peux utiliser le terme. Sa course, comme vous l'avez vu à la télévision, elle a été la plupart de fois tactique parce qu'elle cherche encore le rythme. Comme vous le savez, elle n'a que couru moins de 5 mm 5 fois tout son temps, alors que les autres, ils en ont peut-être couru une trentaine ou une vingtaine. Donc je pense que les résultats qu'elle enregistre Francine a aujourd'hui témoignent que demain sera meilleur par rapport à aujourd'hui. Et au Ségur à Fédération et d'Attreti, Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour appuyer les carats de cette traite brunaise En ce qui nous concerne, nous, on est d'abord très fiers de Francine. Elle sera une inspiration pour les autres jeunes filles et garçons. Si Francine peut le faire, les autres pourront le faire. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je vous l'avais annoncé dans les titres dans la chronique Environnement. Aujourd'hui, nous parlons de la cohabitation conflictuelle du parc de la Rouvou avec la population environnante, un parc qui s'étend sur quatre provinces, dont Changouzo. Vestine Boutoui. Le parc national de Rouvoubou s'étend sur quatre provinces, dont Changouzo, avec une plus grande partie du, du parc, Muyinga, et Roussi. Il a une superficie de 50 000 hectares. Il est composé des espèces animales, entre autres les buffles babouins, singes, hippopotames, crocodiles, poissons et oiseaux de diverses natures et espèces végétales dont les herbacées, par exemple l'odessia dit ou les plantes médicinales, des arbres comme parnari qui donnent des fruits comestibles et autres. Ce parc national de Rouboubou est d'une grande importance pour le pays en général et la population environnante en particulier. Le docteur en sciences de la vie et de l'environnement Jacques Nguengouroutse évoque le bon air, les précipitations et médicaments traditionnels. Je vais me référer exactement sur l'étude que nous avons faite. Avant tout, ils ont dit que le parc a un rôle de régulation climatique pour la pluie et pour le bon air que ça procure à la population. Et Deuxièmement, ils ont dit que ça procure de l'emploi parce qu'en en fait, il y a des travaux, par exemple, de traçage des sentiers qui se font dans le parc et les gens disent qu'ils trouvent du travail et des revenus. Les autres éléments de l'importance du parc, ce sont les extractions. La première chose, c'est le poisson. Il parle du poisson. Après, il parle de la viande. Après, ce sont les plantes médicinales, les fruits comestibles et même les tubercules. Malgré les bienfaits de ce parc, Jacques Nguyen déplore une cohabitation conflictuelle entre ce dernier et la population environnante. Une des raisons avancées est la dévastation des champs de culture par les animaux du parc, mais sans indemnisation. Alors ils disent deux éléments principaux. Un, on nous empêche d'aller prélever des biens dans le parc, alors que, comme la viande, comme le poisson, quand un animal grandit, il doit vieillir. Quand un poisson naît, il doit grandir, vieillir, et après ils vont mourir. Alors ils vont mourir dans le parc alors que nous pouvions les manger. Pourquoi Deux, ce sont les dégâts. Que les animaux font à la population. Essentiellement, les babouins, les singes, donc les primates, et le buffle. En fait, ils sortent du parc, ils vont décimer leurs plantations, leurs champs, et ils n'ont rien de retour, ils ne sont pas indemnisés, et cela crée une cohabitation conflictuelle. Mais en retour, si un animal domestique comme la vache et la chèvre se retrouve dans le parc pour pâturage, quand tu es appréhendé, tu es emprisonné ou tu payes de l'amende, Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons de l'impact généré par cette cohabitation conflictuelle ainsi que les perspectives de sa remédiation. Merci Vestine Boutoui, merci Jacques Nguengouté pour ces éclairages ainsi se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ondes par François Akimana au micro. Jean Bousco, il m'en a passé un très bon après-midi.